Soir à vous, chers auditeurs de la radio Sanganyiro. Bienvenue à l'écoute de cette dernière édition en français de ce 10 octobre. En voici les grands titres. Une quarantaine de blessés, dont dix grièvement, euh, tel le bilan provisoire d'un camion à qui s'est renversé dans l'après-midi de ce mardi en commune chambre de la province de Caroussi. Ces personnes cherchaient du carburant à la province de Caroussi, où six personnes d'une même famille ont été tuées le soir de ce lundi en commune Bouhiga. L'opposant Kenyan Raila Odinga vient de se retirer de la course présidentielle du 26 octobre. Il avait dénoncé des irrégularités lors des élections du 8 août dernier. Célébration ce 10 octobre de la Journée mondiale de la santé mentale sous le thème dépression. Le ministère burundais affirme que la santé que la dépression fait rage au Burundi et promet d'intégrer la santé mentale dans le système national de santé. L'accès à la justice reste un problème à la population burundaise qui devrait jouir du droit à une justice équitable. Et pour Boaz Nime, ni, ni expert en finances publiques, la question du ministère de la Justice devrait être analysé en termes de résultats. À la fin de ce journal, vous aurez droit à la chronique santé pour nous parler du cancer du col de l'utérus. Bienvenue dans les détails. La mise en onde de ce journal est assurée par Eric Uimana à la présentation Mihaï Kanyangé. Bienvenue. Captez Issa Écoutez la différence. Oh, bonsoir. page sécurité pour débuter ce journal. Une quarantaine de personnes dont 10 grièvement euh, télé le bilan provisoire euh, d'un camion qui s'est renversé dans l'après-midi de ce mardi en commune Chombo de la province de Caroussi alors que ces gens tentaient de récupérer du carburant. Un autre confrère au centre du pays, en province de Caroussi, Blaise Pascal Kararoumié, vient d'être joint au téléphone par Placide Nium. Il nous relate les faits. C'était vers 13h30 de ce mardi, lorsqu'un camion citerne qui est rempli de carburant de l'esprit et s'est renversé et a directement pris feu. C'était tout juste à la colline Kidama de la commune Chombo, dans la province de Carousie. On indique que une quarantaine de personnes ont été évacuées vers l'hôpital d'ici cinquante-neuf, qui est au chef-lieu de la province de Carousie. Le médecin sur place nous indique que... Une dizaine d'entre elles sont gravement blessées et ont été brûlées tout le corps. Il y en a même qui sont au niveau, de, au niveau du service de la réanimation, comme l'indique même le médecin. Et tous les, les médecins et les infirmiers ont été sur place pour, pour pouvoir aider dans cette catastrophe. Et nous avons vu aussi plusieurs véhicules, les véhicules de la Croix-Rouge, les véhicules de l'administration. Tous ces véhicules ont été mobilisés pour pouvoir amener les blessés jusqu'au niveau de cet hôpital. Aussi, on nous indique qu'il y a quatre personnes qui, sont, qui ont été transférées jusqu'à l'hôpital régional d'Ogütega et se trouvent aussi dans un état grave, comme l'indiquent les sources de cet hôpital d'Ogütega. Vous êtes entretenu avec les autorités ou bien la police, est-ce qu'il n'y aurait pas de mort Le commissaire provincial de la police d'Ocara nous ont indiqué qu'il ne peut pas donner le bilan de ceux qui sont très et de tous les dégâts qui ont été enregistrés. Et qu'ils se sont pressés beaucoup plus tôt à pouvoir évacuer les blessés. Et que aussi, le camion a continué à prendre feu jusqu'à jusqu 17h. Le camion prenait encore le feu. Mais est-ce que vous aurez pu savoir euh, la cause de cet accident selon la police Le commissaire a dit qu'il est en train de se rendre compte de voir et d'enquêter sur la cause qui aurait causé accident est-ce que l'hôpital est capable de soigner toutes ces victimes je m'entretenais avec le directeur administratif et financier mais aussi les médecins sur place et ils nous ont rassuré que avoir la capacité d'accueil qu'ils ont ils, ils peuvent même accueillir d'autres individus qui peuvent venir après que ça soit au niveau des rires au niveau des médicaments ils sont prêts pour aider tout est normal Merci à Blaise Pascal Kararoumié pour uh, toutes ces précisions. Restons en province Caroussi où six personnes d'une même famille ont été tuées, certaines uh, à coups de machette et d'autres brûlées dans la maison. Cela s'est passé le soir de ce lundi à la Corine de la commune Wuhiga. Dans cette province le meurtrier s'est par la suite suicidé. Les responsables provinciaux et communales se sont vite rendus sur les lieux pour appeler au calme le matin de ce mardi. et le porte-parole de la police a affirmé que six personnes, dont le chef de colline, ont été arrêtées pour de plus amples enquêtes. Revenons à la mairie d'Obujumbura, au quartier Jabé, pour parler de cette maison qui a pris feu dans l'avant-midi de ce mardi au, dans ce quartier. Le locataire de la maison dit qu'il n'y a plus rien à sauver, euh, tout est parti dans l'incendie et dit que cet accident aurait été causé par le courant électrique. Vous avez pas isanganilo vous ratez l'essentiel Poursuivons ce journal par la page Justice. L'accès à la justice reste un problème à la population burundaise qui devrait jouir du droit à une justice équitable. Les propos sont ceux du professeur Michel Massabo qui a fait une étude commanditée par l'Observatoire de l'action gouvernementale OAG. Ce problème soulevé relève du fait que le budget alloué au ministère de la Justice reste insuffisant, ce qui constitue un blocage au bon fonctionnement des différents secteurs. Pour le professeur Massabo, le gouvernement devrait mobiliser plus de ressources au profit de ce ministère pour garantir un accès à la justice pour tous. Et pour Boaz mais expert en finances publiques, la question du ministère de la Justice devrait être analysée en termes de résultats. Pour lui, le citoyen contributeur du budget attend du gouvernement un service public de qualité qui répond à ses préoccupations. Le problème pour nous n'est pas un problème de budget. Dès le départ, c'est un problème de priorité. Si le ministère de la justice, le secteur de la justice est mis en priorité comme on a fait pour le secteur agricole comme on en a fait pour les autres secteurs comme le secteur de l'énergie il suffira de le déclarer en termes de choix politiques et si c'est inscrit dans les choix politiques, les finances publiques n'accompagnent que les priorités du gouvernement. Bien entendu il faudra que toutes les institutions qui s'impliquent, que ce soit au niveau du vote du budget, là je dis le parlement l'Assemblée nationale et le Sénat et le gouvernement et même le société judiciaire puissent, en amont et en aval, comprendre que tous les défis ne doivent pas tout simplement être inscrits dans les politiques, mais en termes d'accompagnement, il faut que ça se reflète dans le budget. Tout le monde d'abord doit gagner. Premièrement, vous devriez comprendre que le retour de l'impôt qu'on paye, mais c'est le service qu'on attend de l'État, si un contribuable paye de l'impôt, si minimale qu'il soit le retour de cet impôt, c'est un terme de satisfaction qu'il tire des services publics. Si ce service public est assuré, le minimum, il n'y aura pas de plainte. Donc les contribuables, le petit peuple, sera confiant, avoir confiance plus à la justice et si ce service aussi lui apporte la solution aux différentes préoccupations qu'il a. Poazanim expert en finances publiques dont les propos ont été recueillis par Francine Ndihokoubgayo. En page santé de ce journal, célébration ce 10 octobre de la Journée mondiale de la santé en lieu de travail. Dans un communiqué sorti par le ministère burundais de la Santé, il affirme que la dépression fait rage au Burundi et par des cas des effectifs, des effectifs effectifs de l'année passée aux plus de 2 000 personnes souffrant des troubles dépressifs ont été enregistrées sur plus de 12 000 consultés par le centre neuropsychiatrique de Okameng. Et ce ministère indique que ces chiffres s'expliquent par la guerre et les conflits sociaux social qu'a connu le Burundi où les personnes sont exposées à des événements malheureux comme le deuil, le chômage et le traumatisme psychologique. Le ministère ajoute qu'il envisage d'intégrer la santé mentale dans le système national de la santé. Et pour cette année, la le thème retenu est la dépression. Parlons-en. Dans son message à l'occasion de cette journée mondiale de la santé mentale, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique établit une relation entre, euh, étroite entre le stress en milieu de travail et la mauvaise santé mentale. Environ 10% de la population employée s'absente du travail pour cause de dépression à l'échelle mondiale et en moyenne 36 journées de travail sont perdues lorsqu'un travailleur est déprimé. Selon toujours l'OMS, plutôt, 50% des personnes souffrant de dépression ne sont pas traitées en Afrique pour des raisons de manque d'informations. La stigmatisation la stigmat, la stigmat, plutôt, et les barrières culturelles. La Journée mondiale de la santé mentale est donc, selon toujours la directrice régionale, Une occasion d'entamer le dialogue sur la question de la santé mentale au travail afin de promouvoir les meilleures pratiques, de limiter les attitudes négatives et de renforcer le pouvoir d'action des individus. Pour euh, cuiser la psychologue chargé de la prise en charge psychosociale au programme de la santé mentale, au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Il conseille aux gens de ne pas pointer du doigt celui ou celle qui a un problème mental. Poursuivons ce journal inauguration ce mardi des travaux solaires, des panneaux solaires plutôt centre de recherche en biodiversité de l'Office burundais pour la protection de l'environnement par le ministère de l'Eau, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme. Installation mise en place avec l'appui de la coopération belge au Burundi, comme l'indique l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi, Bernard Quintin. Ce projet a coûté une somme d'environ 80 000 euros, ce qui est un projet important à voir à Le, pro le problème de manque d'électricité qui s'observe au Burundi, je vous prie de le suivre. On parle ici d'un projet qui est autour de 80 000 euros, ce qui est une somme relativement importante en soi, mais qui n'est pas peut-être pas aussi importante que d'autres domaines dans lesquels on est actif. Mais comme je disais à M. le ministre, je pense que c'est très important au niveau de la coopération -développement, au développement, au-delà des grands axes qui sont les nôtres, l'agriculture, la santé, l'éducation, là on est sur des montants assez importants, et je dirais des appuis plus systémiques. C'est très important de garder des appuis plus ponctuels, donc ici par exemple avec la fourniture d'électricité, mais comme on l'a dit, des appuis ponctuels sur une coopération de long terme, hein. on a parlé de 2002 et donc pour nous c'est vraiment essentiel de garder cela aussi et de ne pas perdre de vue que des choses qui peuvent paraître parfois moins importantes quand les besoins sont extrêmement criants, de quand même appuyer ces projets-là parce que c'est vraiment des projets pour le présent mais aussi des projets pour le futur. Comme vous l'avez entendu, on appuie déjà techniquement l'OBPE à travers donc l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique avec ce projet ci, avec la fourniture de matériel et surtout, ce qui me paraît encore plus essentiel, avec les échanges Donc la possibilité pour des chercheurs burundais d'aller en Belgique où on a aussi des grandes collections en termes de ressources naturelles, mais aussi à terme, je l'espère, pour des chercheurs belges de pouvoir venir au Burundi et se nourrir aussi de ce qui se trouve ici. Et concernant les relations de coopération entre le Burundi et la Belgique qui ne sont pas bonnes, l'ambassadeur Bernard Quintin indique que toute relation a des hauts et des bas et que la Belgique est toujours et sera toujours là pour travailler ensemble avec le Burundi. Suivez-le encore une fois mais on appuie déjà dans beaucoup euh, de domaines. J'aime bien dire, dans ce cas-là et par rapport à votre question, que Nous plaçons notre action, euh, tant le Burundi que la Belgique, dans ce que euh, j'appelle le « temps long » des relations internationales. Et euh, euh, dans toutes les relations, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments plus difficiles, il y a des moments plus faciles. Même si nous traversons pour le moment un moment un peu plus compliqué, l'objectif est d'abord de sortir de ce moment compliqué et de ne pas oublier que demain, eh bien, nous serons toujours là, nous serons toujours ensemble, il y aura toujours une Belgique, il y aura toujours un Burundi et donc on sera toujours là pour travailler euh, ensemble. Dans les domaines euh, qui concernent le ministre aussi, On en a, ce n'est pas le cas ici, mais on en a quand même un peu parlé. Il y a le domaine de l'eau, qui est quand même tout à fait essentiel, avec par exemple le lac, le lac Tanganyika, qui est quand même non seulement une ressource naturelle, mais aussi une, une beauté ici au Burundi. Et donc dans tous ces domaines-là, on est toujours prêt toujours disponible à appuyer le, le Burundi. Poursuivant ce journal par la page Gouvernance. Le conseil principal du maire de la ville de Bujumbura, de Bujumbura indique que les services techniques et municipaux CETEMU n'ont pas les capacités d'enlever les déchets ménagers. En mairie de Bujumbura, d'où le recours à des entreprises privées, Ramadan Houlikie, dit n'avoir aucun commentaire à faire sur des recommandations du ministère de la Bonne Gouvernance, invitant le maire à, à confier, la mairie plutôt à confier ce travail au CETEMU, mais qu'il s'agit de l'application de la politique du gouvernement des pollueurs-payeurs. De son côté, le directeur général des services techniques et municipaux affirme que les CTM remplissent toutes les conditions techniques de collecte des déchets en mairie d'Obujumbura. Chiza Sadiki explique que c'est la mairie de Boujumbura qui ne donne pas de marché aux CTMU en province Ngozi. Grogne chez bon nombre de tenants et de bistrots de cette province et s'inscrivent en faux contre des policiers qui les malmènent en imposant un couvre-feu à 22h alors qu'il n'y a pas, selon eux, d'insécurité. Il parle à cet effet aux autorités administratives de lever cette mesure qui, d'après eux, fait peur aux visiteurs. L'administrateur de la commune Ngozi indique qu'il va parler de cela avec les responsables de la sécurité à Ngozi. Une brève internationale avant de suivre la chronique santé de ce mardi. Je vous l'avais annoncé en titre, Raila Odinga, opposant kenyan, a décidé ce mardi de se retirer de la course à la présidence kényane. Le leader de l'opposition a l annoncé l'après-midi de ce mardi lors d'une conférence de presse. Il estime que son retrait devrait conduire à de nouvelles désignations de candidats comme prévu, par la loi kenyane, selon BBC Afrique, qui écrit que Raila Odinga a aussi expliqué que le retrait de sa candidature a pour but de donner du temps à la commission électorale d'annuler la nouvelle élection prévue ce 26 octobre de réorganiser de nouvelles élections avec de nouveaux candidats conformément à la loi électorale. Les résultats du précédent scrutin présidentiel tenu le 8 août avaient donné le, le président sortant, Uhuru Kenyatta, vainqueur avec plus d'un million 500 000 voix de plus que Raila Odinga avant d'être annulé quelques jours plus tard par la Cour suprême pour irrégularité. Radio Isanganiro Chronique. <médicatrice> La chronique santé de ce mardi, une rediffusion, nous parle du cancer du col de l'utérus. Le docteur Jeanne Naïm Hamillé, responsable joint du département des maladies chroniques au ministère burundais de la Santé publique, s'entretient avec notre chroniqueuse santé Francine Ndougaïou.